Oh toi qu'il tient comme une braise dans sa main Tu soutiens certes les gens du droit chemin Tu détiens la défaite de tous les Romains Oh combien tu as détruit les païens Oh toi qu'il tient comme une braise dans sa main Tu soutiens certes les gens du droit chemin Tu détiens la défaite de tous les Romains Oh combien tu as détruit les païens Nous sommes tous déterminés Nous sommes tous déterminés Nous sommes tous déterminés Nous se déterminer, nous sommes tous se déterminer, nous sommes tous se déterminer, nous sommes tous se déterminer, nous sommes tous se déterminer. Le paradis se trouve nombreux des épées, l'enfer est entouré de la facilité. Le paradis se trouve nombreux des épées, l'enfer est entouré de la facilité. Ô oh, toi qui tiens comme une brise dans sa main, tu soutiens certes les gens du droit